Mais qu'en stage 24, lorsque le mal aux musulmans a intensifié le messager à certains de ses compagnons pour migrer vers l'Abyssinie lorsque la lutte est le roi faire.